Ma foi dans le prophète. Le prophète a été envoyé à tous, donc celui qui l'entend et n'y croyait pas, n'est pas entré paradis.